Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Labs, c'est le podcast Auto Hebdo. Je suis Michel Dufour et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Rassurez-vous, je ne suis pas seul. À mes côtés, j'ai évidemment et cette fois-ci, je c'est très bizarre parce que nous commençons à avoir quelques petits automatismes maintenant dans ce podcast que nous enregistrons depuis quelques semaines et je dois maintenant tourner ma tête vers la gauche pour vous présenter Jérémie Satis qui est habituellement à ma droite. Donc c'est extrêmement compliqué. Bonjour Jérémie, notre euh, reporter F1, enfin, comment vas-tu Eh ben ça va très bien, je... je suis pas le seul en France, je pense à pas trop savoir si à droite ou si je suis à gauche. Euh nous avons euh, euh voilà, c'est parfois un petit peu compliqué. Euh mais ça va très bien, ça va très bien. On se remet tout doucement de ce weekend de Formule 4 notamment qui a été euh, en France euh, magique, magistral, ah, là, exceptionnel. Exceptionnel. Euh dont on connaît pas officiellement encore le champion. Mais à part ça, ça va très bien. Ça m'a ça m'a diverti au moins. C'est <rire> ça oui, ça, ça fait passer le temps aussi. J'ai hâte de t'entendre dire mon cher Jeremy. Non mais euh on devrait lancer les paris, il y a quel épisode de podcast de de The Lab connaîtrons-nous le nom du champion. C'est vrai ça. Voilà, on verra où on en sera, pas sûr que ce soit avant qu'on arrive ah, dans les non les nombres de chiffres. À mon oui. avis, ça risque d'être rajouter cas. une dizaine de semaines, je pense. Ouais, ouais. Ça va être, ça va être un petit peu difficile. Et puis maintenant, je boucle autour de donc vers ma droite pour voir Valentin Glo, notre spécialiste endurance que l'on retrouve à Cernon finalement dans le club. Donc ça fait plaisir de revoir le revoir Thomas. Ben bonjour tout le monde. Jean-Michel, bonjour, j'espère bien, c'est ravi de vous retrouver euh, et d'enfin enregistrer un, un podcast en dehors des États-Unis. C'est vrai, c'est vrai que voilà, des podcasts à deux heures et demie du matin, je te dis, c'est sympa aussi. C'est sympa, mais c'est mieux de le faire euh, un, un lundi en France. Euh. Voilà. un lundi matin sur sur la région parisienne c'est tout aussi sympa. On va parler aujourd'hui d'un sujet qu'on a finalement peu évoqué euh de, de ces dernières semaines et qui est important, c'est le, le moteur Renault euh, qui euh, ne sera plus en Formule 1 à partir de de 2026. On va revenir voilà un petit peu sur euh, tout cela avec un un prisme qu'on a trouvé assez intéressant. Est-ce que ça n'est pas finalement aussi notre côté un petit peu patriotique euh qui voit peut-être un petit peu la vision des choses, qui n'a pas aussi de la logique durant euh et, et tactique plein plutôt euh, simplement durant euh, du point de, vue de la société Renault voilà ce que ça nous semble euh, assez euh, logique on répondra ensuite à vos questions que vous nous avez adressées ce weekend et nous ferons même un détour par le Maroc euh mesdames et messieurs puisque nous nous retrouverons un médi qui est sur place pour le rallye du Maroc qui est la dernière manche du championnat du monde de la Coupe du monde des rally raid avec les débuts de Sébastien Loeb notamment sur le Dacia Sandrider. Donc ça c'était évidemment extrêmement intéressant et puis bien sûr, on terminera par un petit jeu qui comme d'habitude vous permettra de voir à quel point nos différents collaborateurs eh bien ont une culture sport automobile assez assez importante ça. On ou pas. Voilà, ça c'est à vous de nous le dire à vous de juger. On va commencer en parlant d'Alpine et de Renault. vau non en formule 1, ça va donc être terminé. C'est la conclusion qu'on peut tirer, phrase aussi que on a l'impression d'avoir dit à plusieurs reprises déjà dans l'histoire euh du championnat du monde de Formule 1, mais ça a donc était annoncé lundi dernier et vous l'avez vu évidemment en couverture euh du président numéro d'Autoemdo euh lundi dernier donc l'annonce de la part du groupe Renault de la restructuration de l'usine de Viry-Châtillon qui deviendra l'Hypertech, un centre dédié eh bien justement à la haute performance, à haute ingénierie euh et puis dans les petites lignes du comité OK, on apprend qu'effectivement voilà, le préver euh, Formule 1 va se va se stopper en tout cas en vue de 2026, une série de devait rester. Magnifique pirouette communicationnelle quand même de la part d'Alpine, <rire> il faut quand même le le souligner euh chapeau bas aux équipes de communication et je, et je le dis je le dis sincèrement parce que franchement je trouve qu'elles ont fait du bon boulot. Le même le juge Housbeck a mis un 9,2 alors qu'il est réputé très sévère habituellement sur genre de pirouettes donc euh, c'est le côté Eurovision de notre cher Michael qui ressort. Hein. Ah moi j'ai dès qu'on peut sortir des points des pays euh, dont on ne parle rarement je peux hein je le ferai avec plaisir mais effectivement voilà donc ça va s'arrêter une cellule de veille est mise en place. c'est à peu près le même euh, schéma que lors du premier départ de Renault dans les années 80 ils avaient quitté totalement la formule 1 mais en laissant une cellule de veille qui en fait est là pour euh, simplement rester au fait et eh bien des décisions qui puissent être prises euh, par euh, la FIA notamment vis-à-vis -vis des prochains moteurs s'il y a encore des changements à, à apporter euh, mais donc il n'y aura plus voilà de travail euh, journalier euh, sur le moteur de de 2026 qui ne verra donc euh, pas le jour en tout cas pas sous l'appellation Renault peut-être qu'il y aura des euh, des des accords qui seront passés on en parle notamment aussi dans le auto hebdo et on en parlera encore dans le auto hebdo d'aujourd'hui hein ce 7 octobre qui euh, sort en version numérique à partir de 20h vous pourrez le retrouver en kiosque euh, dès ce mercredi comme euh, comme toutes les semaines les entendir sous-entendez un euh, peut-être un constructeur américain euh, qui voudrait venir en F1 euh, et qui pourrait se servir d'un certain moteur comme base moi je, potentiellement je, moi je ne sais pas <rire> moi je je rapporte ce qu'on me dit <rire> ce qu'on ce qu'on voit un peu partout mais ça reste dans le champ des des possibles. possible effectivement euh avec un un nom américain euh, d'ancien pilote de formule, peut-être déjà à associé à Alpine ces dernières semaines, ces derniers mois. Euh. Andretti devait effectivement arriver euh en Formule 1 avec un moteur Renault à la base, finalement peut-être que ce sera toujours le cas mais de manière un petit peu euh, détournée, mais ce qu'on voulait euh, remarquer donc mise à part ces faits qui ont donc été pris voilà par le groupe euh, le groupe Renault, Luca Demeo a notamment euh, donné une interview dans le le quotidien d'équipe. où il est quand même un petit peu sorti de la sulfateuse quand même à Luka Demeo et aussi à tenter bien sûr de défendre cette cette décision euh qui a été très cri critiquée et commentée. En France, c'est clair que vous avez été très nombreux évidemment à vous exprimer en en défaveur euh de cette euh, décision, ça a été le cas évidemment aussi des euh, salariés de Viry-Châtillon qui se sont mobilisés ces dernières semaines pour faire en sorte et eh bien que justement le projet euh, se se poursuive tout de même euh mais on veut justement revenir sur, via ce prisme-là, est-ce que on on réagit pas de manière excessive à cause de ce côté français et finalement est-ce que Alpine Renault était déjà si français que cela sachant que la majorité des des choses se passaient à Enstone, euh, Jérémy quelle est, qu est ton ta vision vis-à-vis euh, -vis de de cela Déjà, j'ai trouvé euh, euh le cas de Meo euh très bon dans l'équipe. Euh forcément euh j'ai j'ai une pensée pour les salariés et voilà, j'ai j'ai j'essaie en fait dans cette histoire de d'analyser l'effet de façon la plus froide possible. J'essaie euh, aussi de de me mettre à la place de Luca De Meo, tout comme j'essaie de me mettre de l'autre côté et je trouve qu'il a eu des arguments quand même euh, assez bons. Euh, je félicite Erik Bilderman au passage euh, journaliste de l'équipe euh, pour euh, pour l'interview qui est, qui est, qui est vraiment très bonne. Il y a quand même un argument pour moi qui a été enfin euh, deux arguments même qui ont été euh, vraiment massu Le premier c'est euh, tout ce qui concerne le coût des moteurs aujourd'hui. Il a dit quelque chose de de d'assez simple, il a dit notamment que Red Bull avait investi 600 à 700 millions pour penser sa propre euh, structure euh, de de de moteur euh, et on sait qu'aujourd'hui il y a un budget de cap de 150 millions à mmh. peu près euh, d'euros euh, en Formule 1. e euh, sauf que le budget pour faire tourner un une une une entreprise pour faire son propre moteur, mmh. c'est 200 à 250 millions. Donc mmh. on est au-delà même du du budget euh qui qu'il faut normalement pour euh, pour euh, faire fonctionner une écurie de de Formule 1 sur une saison. Donc je pense que économiquement, c'est très difficile pour euh, pour certains constructeurs. C'est un premier point et le deuxième point, c'est forcément euh, ce qu'il a dit, c'est peut-être ce qui a peut-être le plus fait parler mais la la la formule 1 a changé quand même ces dernières années euh c'est vrai que il y a certes les toujours les fans euh, un peu hardcore euh, de la F1 et de Renault parce qu'il y en a beaucoup hein c'est vrai, mmh. vrai que c'est vrai que c'est une tradition euh, un peu française euh, qui est, qui est géniale hein, moi d'ailleurs je trouve euh c'est vrai que il prend l'exemple de McLaren aujourd'hui euh McLaren est en tête du championnat avec un moteur Mercedes Certes, il y, y a des liens historiques entre entre les les deux constructeurs mais déjà ça prouve que qu'il est possible d'être compétitif euh, avec un avec un moteur et de jouer les titres avec un moteur qui n'est pas le sien. Euh et surtout aujourd'hui, qui pense à Mercedes quand il pense à McLaren Bien sûr, ouais. Personne. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit glissement qui s'est opéré, forcément, euh, je pense que les les travaux menés par Liberty Media depuis 2017 euh, y ont aussi contribué. on, on s'identifie davantage à la couleur de l'écurie, mmh. au pilote, à leur visage, à leur caractère, à leur euh, tempérament. Euh et donc euh, à un moment, moi j'ai l'impression que cette histoire de d'Alpine qui qui qui souhaite arrêter son son moteur, c'est un peu la confrontation de deux mondes mmh. euh entre le monde de la F1 euh, d'avant et le monde de la F1 ça veut dire même d'aujourd'hui et pas seulement du futur et forcément ça ça crée toujours un petit peu de casse et euh, et euh, voilà après c'est vrai que sur le plan euh, entre guillemets sentimental, ça ça pose quelques questions mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut gouverner une entreprise ou diriger une entreprise euh, avec euh, des sentiments C'est compliqué, c'est euh, ça s'oppose effectivement au romantisme de la fin passé hein comme on le l'évoque régulièrement et puis le pragmatisme aujourd'hui euh... qui qui qui est au centre de tout cela Valentin euh toi tu as ta vision euh, autour de ce euh, de cet arrêt euh, assez brutal quand même je <rire> peux <faut> peut-être <rire> le dire. Ouais, assez brutal. Oui, moi c'est surtout ça euh, un des points qui me dérange, c'est que euh, on a un moteur qui est déjà sur des rails pour euh, pour 2026 dont les données nous sont présentées comme euh, plutôt bonnes, plutôt satisfaisantes et euh, et on coupe l'herbe sous le pied. euh pour moi c'est une décision qui aurait dû être prise euh, peut-être 2 euh, ans 2 euh, ans en amont et là c'est c'est un travail qui euh, qui est jeté par le jeté par la fenêtre c'est mmh. c'est c'est surtout ça moi qui me qui me désolent en plus des euh, 234 personnes euh, impliquées euh, dans la F1 Aviri et certes elles seront probablement euh, transmises enfin transférées sur d'autres projets mais mais donc, leur rêve c'était la F1 leur hein, rêve c'était la F1 et il y aura pas la place pour 234 personnes dans les autres projets de de Renault Donc Renault Alpine. Ouais, Donc, ouais, clairement. Ouais. C'est mmh. c'est surtout ça et effectivement après euh, peut-être que si euh, en 2026 Gasly gagne sur une Alpine, euh, je pense que le grand public ne se souciera pas forcément que ce soit un moteur Mercedes qui soit dans le châssis mais euh, pour les euh, grands passionnés euh, du sport automobile et de la F1 et les aficionados de Renault, euh, je pense que ces victoires vont euh, garderont un goût un goût amer. on peut se rappeler euh, dans les années euh, dans les années 80 contre euh, 90 quand les moteurs Renault euh, équipaient d'autres constructeurs euh, je pense notamment à Benetton euh, le public français le public euh, merde, fin connaisseur avait des affections particulières pour ces équipes là parce que elles étaient motorisées pas aussi par Renault mmh. et bon, malheureusement c'est euh, 50 ans d'histoire là qui qui qui viennent d'être rasé mais qui qui après comme on dit toujours qui disparaissent on peut pas encore le dire parce que j'ai vu beaucoup de gens dire voilà Renault c'est fini. Quand une fois Renault ça a été fini dans les années 80, ça a fini, fini dans les que années que 90. Revient, oui, oui. <rire> <rire> voilà, euh, je rappelle que Renault fin 2010 a revendu son équipe à Genii Capital et puis ils sont revenus en 2016, ils ont racheté l'équipe. Enfin, voilà, c'est c'est c'est assez cyclique euh ça, et ça ça dépendait peut-être pensant, ça dépend des intérêts de de voilà. la vie de des enjeux de l'entreprise et de sa bonne santé financière aussi à un instant T. Exactement, et c'est pour ça que quand on on parle effectivement de ce côté patriotique c'est malheureusement euh quelque chose qu'on vit nous aujourd'hui parce que ça touche euh, l'équipe française de F1 et c'est vrai que on repense au mot de Locaméo il y a quelques années qui voulait faire de Alpine le Ferrari français euh et C'est un peu ce qu'il continue de dire quand même dans mmh. dans l'équipe finalement avec les deux pilotes français actuellement même s'il y aura un, euh, Jack Doohan l'an prochain euh, à la place de Esteban Ocon mais il dit il y a pas de raison en fait lui aurait souhaité continuer ce projet euh, véritablement français et euh, elle a quand même dit à ce propos que euh, il regrettait un le fait que les deux pilotes français ce soient rentrés dedans et <rire> et deux qu'il n'y ait que deux sponsors euh, français sur la voiture et que ce soient des sponsors internes au groupe Renault Exactement Après est-ce est oui. que on peut aussi prendre le problème à l'envers est-ce que on voit quel VMH est en train de d'arriver avec beaucoup de force en, en Formule 1 en devenant partenaire global à compter de, de 2025 on pourrait se dire pourquoi le VMH n'a pas essayé de devenir chez sponsorisé Alpine c'est sûr que aujourd'hui peut aussi se dire que les résultats des 3 2 3 dernières années ne donnent pas forcément envie d'apposer sa son image de marque à une écurie qui est en train de de baisser en terme de de niveau donc forcément puis on parlait de patriotisme finalement c'est peut-être le, le dernier clou dans le cercueil du patriotisme avec Alpine ce ce cet arrêt du moteur parce que on a déjà une Alpine qui n'est presque pas bleue déjà ça compliqué. ça fait déjà mal au cœur. C'était compliqué. Euh, qui devient euh, rouge pour faire la promotion euh, d'un film à euh, grand budget à euh, Stéphane Francorchamps. Euh bon ça c'est pareil le sur le patriotisme on repassera. <rire> et, et puis euh et euh et les excusez-moi les nombreuses investisseurs également euh étrangers ou parle, tu parles de sponsors euh Jérémy euh voilà, si l'Alpine est devenue rouge à sapin Francorchamps, c'est parce que euh, on a fait appel à des acteurs américains euh la la la Rome, la la la Ryan Reynolds Europe, euh voilà. Donc euh, effectivement, est-ce que cette écurie euh, était encore si française que ça Moi, j'ai aussi une peut-être une, une question à poser, c'est est-ce que parce qu'on parle beaucoup de de patriotisme et de romantisme euh, pour moi sont un peu un peu liés quand mm -hmm. on est français on est un petit peu les deux en général euh, est-ce qu'on peut vraiment à, à l'heure où la F1 est en train de devenir de plus en plus internationale euh de plus en plus américaine aussi oui, c'est sûr est-ce qu'on peut vraiment continuer à être compétitif enfin continuer ça fait comme on on l'a dit ça fait 3 ans qu'ils le sont plus mais est-ce qu'on peut être compétitif en en en étant replié j'ai envie de dire sur des des des des valeurs simplement d'un d'un pays en se disant bon bah voilà Euh, ça c'est américain donc on va pas le faire ça c'est pour bon, moi es c'est un peu compliqué quand même ça va dans non, le pas. sens de l'évolution du monde si ça va dans le sens de la mondialisation euh, on peut pas euh, se se limiter à une production euh, 100% euh, 100% française effectivement si on veut être si on veut être compétitif moi ce qui me dérange ce qui me dérange encore une fois c'est tout le timing c'est tout le timing ouais ouais Alors, sachant que oui les choses avaient déjà bien avancé euh, mais je je te rejoins j'ai aimé c'est sûr que aujourd'hui euh, voilà on peut euh on, mais on est un pays la France aussi on aime beaucoup euh, ce petit côté exception l exception oui, culturel exception exception, euh, exception sportif voilà mais c'est vrai que des fois il faut parfois réussir à à à comprendre justement ce côté -là. et alors que paradoxalement Renault était une des premières équipes à avoir euh, réussi avec cette interna internationalisation cette mondialisation puisque le titre de 2005 et 2006 est obtenu par cette structure hybride Aston Viri donc déjà il y avait en en théorie en tout cas à l'époque cette cette symbiose cette communion entre les deux qui clairement a disparu depuis 2016 hein donc ce qu'on comprend euh, entre les deux et on avait même récemment on se tirait plus un peu dans les dans les pattes et c'est vrai que Aston disait oui mais le moteur n'est pas bon mais le moteur répondait oui mais votre voiture elle est toute carbone ouais. parce qu'elle est trop lourde enfin voilà il y a plein de plein de petites guerres internes donc déjà ça va peut-être aider Alpine à la nier là-dessus tu voulais rajouter quelque chose Jeremy Non non simplement tu parlais d'exception euh Le problème c'est que l'exception depuis l'exception française depuis 2 ans euh c'est que c'est que le moteur le seul moteur qui a 20 30 chevaux euh, euh de moins c'est malheureusement le moteur français. Mmh. Euh alors euh les chiffres ont jamais été au, au, vraiment officiels oui. euh Viri va dire ben oui mais non il y a un peu moins, Instone euh, va dire qu'il y a sans doute plus. Bon, il y a quand même un déficit de moteur, les les les dirigeants successifs l'ont l'ont toujours euh, dit, euh, Esteban Ocon, Pierre Gasly euh, également. Donc moi je je veux bien encore une fois qu'on nous dise que le, le moteur les chiffres avancés sur le moteur euh 2026 euh, étaient bons. Je me souviens euh Des dirigeants euh, en 2022, euh, à l'hiver 2022, okay. avant la nouvelle réglementation, nous dire que alors ah mais euh, franchement au niveau du moteur là on va être vraiment très très bien, on a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que là on est on est deux ans en amont et on nous dit déjà qu'à un moment je comprends ils ils essaient forcément de sauver un petit peu un petit peu bah voilà leur travail et leur passion et tout ça et et peut-être en effet que le moteur était bon. simplement euh, c'est on peut pas le savoir c'est c'est c'est un sport de comparaison la formule mais, mais et comme tu ne connais pas les autres c'est difficile on, on on se rappelait avant de commencer cette émission euh, en parlant de d'arrêt brutaux on va dire de programme Toyota euh, qui a arrêté fin 2009 de manière très brutale et tout le monde promettait que la TF110 c'était une machine qui allait gagner le titre mais c'est très facile à dire une fois qu'elle n'est pas en compétition ah, euh, on a aurait pu le dire et on a vérifié que c'était le cas en 2009 quand c'est devenu Grand GP mais Voilà, il y a eu cette chance euh, inouïe de de pouvoir continuer le projet et la Twitter ne peut pas savoir. Je pense pas que c'est en en engageant des Stéphane Grand Prix euh, comme ça <rire> c'était une époque euh, on aurait vraiment pu avoir une idée de cette cette euh, cette compétence, on avait euh, Peugeot qu'on avait évoqué aussi ouais, avec les euh, Valentins. Ouais, c'est vrai en 2012. Finalement, est-ce que les interruptions brutaux sont… c'est pas ça les, les projets sont passés, mais pas ça l'exception à la France. Voilà. Est-ce que finalement <rire> arrêter d'un coup un programme sur décision d'un board n'est pas euh, n'est pas euh, quelque chose de, de très français non, euh, Plus sérieusement, non, parce voilà. que euh, dernièrement on pourrait citer Audi qui a brusquement décidé d'arrêter son programme et l'MDH euh, avant avant d'arriver en je ne sais pas du monde endurance, alors que les châssis étaient déjà prêts. Donc, euh, voilà. Non, mais c'est c'est c'est pour terminer, on va dire c'est voilà, c'est pour ça que. On comprend effectivement la colère et c'est c'est normal et c'est légitime parce que il y a encore une fois plus de 130 personnes qui ont travaillé sur ce moteur qui pour beaucoup rêvaient de Formule 1 et, et étaient vraiment voilà en train de vivre le, le rêve d'ingénierie et, et de mécanique qu'ils souhaitaient euh, mettre en avant mais c'est malheureusement la vie d'une équipe euh, qui est euh, alignée avec un constructeur. On n'est pas à l'abri que dans 3 4 5 ans le PDG de Mercedes change et que le nouveau déteste le sport automobile et dise on arrête tout. euh comme euh, on est on n'est pas à l'abri que euh un nouveau PDG vienne chez euh, Renault à la place de Luca Medeo et dise non non mais il faut Exactement. absolument qu'on revienne en en formule 1 et Renault reviendra peut-être. C'est malheureusement assez cyclique comme ça et ça fait partie de ces conseils d'administration, Jérémy, pour terminer. Je dirais pour dézoomer un peu la question d'Alpine et de son et de son moteur euh On l'a dit, la Formule 1 est en train de changer drastiquement, euh, elle a mis en place un budget de cap qui est absolument euh, fantastique, c'est sans doute la, la meilleure décision qui ait pu euh, euh, avoir été prise ces dernières années. Peut-être va-t-il falloir aussi revoir un petit peu le schéma et le modèle pour les moteurs parce que franchement, quel est l'intérêt à part pour les une de top écurie qui veulent absolument maîtriser tout mmh. et avoir vraiment le leur destin en main à à, à 100%. Quel est l'intérêt aujourd'hui de dépenser euh, que, comme le disait Luca Doméo 7 ou, ou 800 millions ne serait-ce que de mise en place du projet pour ensuite euh, voilà 200 à 250 millions euh, bah voilà pour pouvoir gérer l'entreprise Annuel, annuelle quand et là aussi c'est c'est des chiffres avancés par Luca Doméo euh, bah voilà l'allocation d'un moteur Mercedes c'est 20 millions par an. Donc je pense que il va aussi falloir peut-être que la F1 et la FIA fasse quelque chose pour aider et donner envie euh, aux constructeurs d'être motoristes en F1 mm. à l'heure où en effet produire son propre moteur en terme d'image de marque euh, n'est peut-être finalement plus si décisif que ça sauf qu'on pourrait se retrouver face à un problème si ça continue comme ça dans 3 4 5 ans. c'est qu'on aura de moins en moins de de motoristes et je vais même rebondir sur Audi qui a eu courage là d'arriver ouais. qui va venir en 2026 avec un nouveau moteur enfin avec son propre moteur ils vont déjà scoltiner une écurie qui est euh, un peu un peu dans le dur bon ça c'est une chose mais surtout on entend déjà que hier euh, il y a il y a, y a du, du retard de prix ouais. sur le moteur Audi et on sait que dans un objectif de limitation euh, des coûts euh Bah, je serais pas étonné que les que les moteurs soient gelés à l'issue de de euh, 2006, 2006 ouais. de 2026 pardon et donc du coup qu'est-ce que va faire Audi en 2027 2028 2029 2030 se dire bah on attend en 2030 enfin mm. voilà ça va être un problème peut-être qui va se poser à l'avenir bon sur cette même optique là que Ford qui arrive également en tant que motoriste en F1 en 2026 va s'appuyer sur les moteurs euh, sur la, la déjà la, architecture, la base des pistons de l'architecture de voilà. Mercedes-AMG de Red Bull bien sûr mm. Donc Évidemment. Et, au moins il part pas de du coup ronda. et du coup et du coup Honda et c'est pour ça que il se dit que entre Etica diac si ça venait à se faire pourrait repartir avec la base d'un de ce fameux moteur Renault ce qui serait finalement ce moteur Renault pour peut-être cou... finalement voir en quelque côté s'il était vraiment bon ou pas c'est ça là on pourra jouer c'est ça mais sûr. pas dans une alpine c'est ça mais c'est c'est voilà effectivement et je te rejoins euh, j'ai aimé sur le côté du budget cap c'est ça a été fait de manière intelligente puisque maintenant les équipes alors elles sont pas réellement rentables tout de suite, c'est plutôt à la revente mais il y a ces perspectives, mais il y a quand même beaucoup de sponsors qui rentrent, il y a beaucoup de cash qui rentre et donc aujourd'hui, euh, rappelez-vous, Honda s'est retiré pour finalement rester quand ils se sont rendu compte que ça gagnait, mais Red Bull a eu les moyens de pouvoir prendre à sa charge ce côté-là. Et donc c'est ce qui est important je trouve, c'est qu'on a beaucoup plus paradoxalement des équipes qui sont quand même indépendantes. Euh on a Ferrari, Mercedes qui sont vraiment euh, constructeurs mais ce qui prouve que les moteurs du coup sont sont plus décisifs parce qu'avant une, une écurie qui avait un moteur Mercedes c'était presque une écurie B Mercedes par définition oui. et inversement. Exactement. Mais au moins ça permet de se dire que si les constructeurs se retirent comme ça a été le cas fin 2008 fin 2009, la Formule 1 n'est pas spécialement en danger. e euh, au niveau de sa survie puisque tous ces indépendants on va pouvoir prendre les moteurs alors peut-être qu'il restera deux motoristes euh, dans quelques et années ouais, c'est pas possible c'est très dangereux c'est très peu et c'est très peu c'est sûr c'est très dangereux parce que s'il y en a un qui décide d'arrêter oui. tu peux on, on, on peut, peut pas, pas faire, faire une mélodie avec ouais. tout le monde avec le moteur Mercedes quoi c'est ça parce que et même si je suis a... Mercedes je tourne les boutons euh, ils ont pas le rôle de le faire mais je tourne euh, je tourne les boutons de puissance euh, oups pardon et puis enfin euh, ouais. voilà je veux dire <rire> puis même s'il y a les deux moteurs il y en a un qui domine tout le monde va le prendre et voilà ça sera ce sera pas ce sera pas viable mais au moins e parce que rappelez-vous la situation quand, même quand BMW, Toyota, Honda s'était retiré, commencer à avoir l'impression que la grille serait résumée à 16 voitures, ça commençait à à faire gris mine. On n'imagine pas ce genre de chose arriver maintenant mais c'est vrai que voilà, euh, Alpine a peut-être pris aussi ce ce ce contrepied là en disant bah écoutez, on retire notre affaire de motorisme, on reste quand même euh sur la grille. Et moi je je je suis prêt à prendre le même pari que Luca Demeo quand euh, on est, on espère quand une Alpine gagnera de nouveau on s'en réjouira en disant voilà, c'est français. Jérémy. On va dire dans le malheur de perdre ce ce moteur Renault parce que on a beau euh, égréner des arguments objectifs et qui se veulent le plus neutre possible, ça reste une déception. Mmh. Euh donc derrière ce malheur-là, j'ai il y a une petite partie de moi qui est, qui est curieuse et et presque contente de se dire la pression est sur Henstone maintenant. On a on a tellement entendu de choses, on a tellement entendu euh, euh grande majorité des Anglais d'Henstone euh, toujours remettre la faute euh, la faute pardon sur le bouclier euh, euh sur Virichatillon Viri ouais. les les les vilains français, les vilains gaulois <rire> euh qui n'en font qu'à leur tête et qui ne prennent même pas en compte euh euh le dessin de la voiture pour euh, pour euh, euh, introduire au plus au, du mieux possible le le le le, le, power, le, unit, le power unit. Ils disaient effectivement qu'ils se sentaient être une écurie cliente des voici c'est voilà. assez, assez particulier. Et ben maintenant ils sont ils sont en commande, ils sont au pouvoir. Euh ils vont avoir potentiellement le meilleur moteur possible ou en tout cas je pense que tout le monde sera à peu près dans un mouchoir. Donc le moteur ne sera plus une une, une grosse affaire, on va dire. Mm. quoi qu'il faudra voir parce que la réglementation très compliquée 2026 avec la première année on peut revivre un peu 2014 dans un peu peur de ça c'est pas faux c'est pas faux mais disons allez à moyen long terme ça va peut-être être un petit peu un petit peu différent euh, donc moi j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir j'attends Einstein euh, au tournant j'attends Einstein au tournant il va falloir trouver des des points d'aéro tous les points d'aéro qu'ils ont pas été capables d'aller chercher ces ces dernières années et on espère qu'ils pourront mettre de la peinture sur cette voiture aussi et voilà exactement et oui <rire> oui oui parce que le carbone c'est sympa mais euh... Ça fait pas rêver. C'est pas terrible. <rire> C'est quand même plus beau de voir une Alpine bleue monter sur le podium Fuji par exemple en WEC. Là, et exactement. Là, là, on est bien français. Là, le côté patriotisme français là, là il voilà. là, il brille. Voilà, parce que finalement, <rire> est-ce que ce ne serait pas voilà, la fille à tête de ce débat, si vous cherchez une Alpine française, regardez le WEC, elle est bleu, blanc, rouge, euh il y a des pilotes français et elle fonctionne. Elle fonctionne. <rire> C'est géré par des Français aussi, bref, il y a tout ce que vous aimez. <rire> Cocorico. <rire> Et après ce débat messieurs et cette analyse on va dire de la situation à Einstone et à Viry-Châtillon, plus à El Châtillon qu'à Einstone mais ce sera plus Einstone dans les années à venir. Répondons à quelques-unes des questions que vous nous avez adressées, vous pouvez le faire n'hésitez pas évidemment sur Instagram euh sur Twitter, sur Facebook, euh sur TikTok, sur le site Auto Hebdo par, par pigeon voyageur. Voyageurs. Les grands esprits viennent de se rencontrer, <rire> vous voyez, c'est incroyable ce qui vient de se passer, c'est absolument pr pr prodigieux. La première question qui vient de deux zèles sur Instagram et qui dit et si au dit Attendez finalement mon cher Jérémy de signer Sergio Pérez dès 2025. C'est vrai que on a évoqué 17 pilotes à peu près pour ce deuxième bacawudi mais jamais Sergio Pérez. J'aime beaucoup cette question parce que pour le coup, on parle souvent un petit peu dans ça va un peu dans tous les sens en général le mercato et celle-là on l'a pas trop entendu encore. Euh j'ai envie de dire pourquoi pas, j'ai il on... y a pas d'infos concrètes euh, qu'on qu'on se mette d'accord euh, là-dessus. En revanche, euh Sergio Pérez a beau avoir signé une prolongation de contrat et être normalement au show pour la saison prochaine. Dans les faits, c'est pas vraiment le cas, il y aura encore un point qui sera fait en fin de saison. Il est pas impossible si Liam Lawson performe comme il faut et très bien euh, sur ses 6 dernières courses avec Racing Bulls qu'il ait une chance de de monter carrément dans la Red Bull. Euh si notre ami Sergio Pérez ne redresse pas la barre, on a cru qu'il a redressé à Baku, puis finalement Singapour, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Donc Pourquoi pas euh et je pense que même pour Sergio Perez qui franchement et je pense être plutôt un bon pilote et qui passe un petit peu pour un bah voilà je vais pas dire pour un idiot chaque weekend mais pas loin euh à côté de Max Verstappen, je pense que ça pourrait être une bonne façon de repartir sur un cycle de 2-3 ans et et de pas arrêter la F1 de si tôt. C'est vrai, on peut aussi se poser la question pourquoi Audi attend à ce point oui. euh parce qu'ils ont euh, Bortoletto et Botas qui sont quand même les deux grands favoris, il y a Colapinto dont on parle aussi mais c'est vraiment ces deux-là qui sont les deux grands euh, les deux grands favoris. D'autant que bon signer Botas une année de plus, enfin euh, de conserver Botas, on on peut se poser la question du un peu du pourquoi. Bortoletto, j'imagine qu'en effet, ça ferait ça permettrait de faire confiance à la jeunesse mais Euh, Bortoletto a un contrat McLaren donc j'imagine qu'il y aura forcément une clause de retour donc former un jeune pour se le faire reprendre au moment où il arrive à maturité, je sais pas si c'est stratégiquement la meilleure chose à faire. Checo Pérez euh, voilà pourquoi pas et ça apporte en général il y a des gros sponsors mexicains derrière. Mmh. Franchement, ça serait ce serait pas déconnant. Quoi qu'il arrive, ils ont peut-être tout intérêt Audi à continuer d'attendre de voir ce qui va se passer puisque c'est le dernier baquet euh disponible. Donc ils sont en position de force. Moi si j'étais eux, j'attendrais et en effet euh, pourquoi pas profiter des opportunités de marché que que représenterait euh, Sergio Pérez. Mmh. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Et par écoche, ça pourrait peut-être nous permettre d'avoir Isakajjar euh, chez Aston Bulls euh, ouais. en F1. On croise les doigts. On <rire> et on a la fin, Jiméo qui nous envoie une question qui va nous mettre euh, peut-être dans le beau drasse affaire. C'est c'est sympathique de nous mettre comme ça sur le fait mais il nous demande qui est notre pilote de Formule 1 préféré à, à nous trois hein, euh, dans ce cas-là, depuis 1950. Commençons à ma droite par Valentin Glo. Aucun doute possible à la réponse. Il est finlandais, il est double champion du monde. Il s'appelle Mika Kinnen. Ah, c'est pas Bottas. <rire> non. Non non, je me demandais si, où si est-ce tu... qu'il allait au début. <rire> <Ouais>. <rire> si tu, si on nous avait demandé euh, cycliste préféré, j'aurais répondu Valtteri Bottas. Euh... Oui, parce que Audi va peut-être miser sur sa 13e place au championnat du monde de gravel dans sa catégorie pour euh, pour faire un petit peu de marketing. <rire> pour quoi justement Amika Akinen. Et en fait tout simplement c'est avec euh, avec Akinen que enfin ça correspond à mes premières années euh, de suiveur de F1 euh, en tant que, en tant que fan ma tendre jeunesse et euh, et donc Mika Akinen qui à ce moment-là boucle le championnat de 98 et 99 euh, Enfin, voilà, j'ai grandi avec ce type de championnat du monde, c'était le rival euh, Oni de Michael Schumacher et dans ce côté bien français de préféré, on va dire un peu le le le, le Pouli d'or euh, Jacques Angtilde et ben euh, je préférais euh, Mika Kinnen et, et j'ai un souvenir notamment émue de sa manœuvre sur euh, Michael Schumacher. Euh à ce pas euh, au-delà de du pauvre Ricardo Zonta qui j'aurais pas aimé être à sa place à ce moment-là qu'on voit deux bolides passer à cette vitesse-là. C'était ouais, c'était spécial hein clairement là euh, ça c'était compliqué pour le pilote BRR. Euh J.M. hormis évidemment Charles Leclerc vous commencez à <rire> euh, voilà, vous commencer à coletter voilà à vous commencer à coletter autre lap mais euh, sinon c'est tellement difficile à dire euh moi bon, je sais pas dire c'était mon héros de jeunesse parce que c'est ridicule mais euh, j'ai j'avais euh, quand quand Michael Schumacher a commencé à gagner un petit peu un petit peu ses champion ses championnats du monde avec euh, Ferrari j'avais beaucoup beaucoup de peine et beaucoup de tendresse pour Ralf Schumacher parce que Ouh. je me disais franchement c'est le frangin euh, l'autre en face il gagne absolument tout je veux dire ça ça doit être ça doit être compliqué j'avais pas totalement compris à l'époque que forcément il y avait des des des des niveaux performances ultra différentes sur les voitures et je me disais franchement et donc dès que je le voyais performer je me souviens j'étais très content pour lui donc euh, de là à dire que c'est mon pilote préféré depuis euh, de enfin de, dans l'histoire de la F1 je c'est assez fort là c'est ouais, assez... j'irai pas jusque là après j'irai forcément euh, difficile de pas évoquer Ayrton Senna mais je dirais que pour être plus contemporain euh, je dirais les Lewis Hamilton jusqu'en jusqu'en 2017-2018 où j'ai commencé à me lasser un petit peu ah oui. et je dirais quand même que euh ouais peut-être peut-être les Williams Hamilton euh, au global. Hm mmh. hm. Parce qu'il présente aussi en dehors du sport, j'imagine et voilà exactement et et le le titre de de 2008 aussi qui a été euh, qui a été fantastique mmh. et j'ai eu beaucoup de peine pour lui en 2016 aussi donc euh, donc voilà mais euh, mais bon si si s'il si pouvait être battu par euh, par vous savez qui euh, l'année prochaine euh, chez Ferrari euh, Ça me dérangerait pas du tout. Ah, vous voyez. Et toi Michael. Bah moi tu sais je, je sais pas Phil Hill, euh, Jack Brabham. Non, donc ça c'est <rire> juste évidemment pour vous faire croire que qu'on a connu ça même si hey, je suis de rien de ce podcast. C'est vrai. Mine de rien, c'est voilà, histoire de bien se mettre encore un petit coup. <rire> euh Non mais Atta Kusamoto, Marcus Ericsson, euh, des des vainqueurs d'Indianapolis quoi. <rire> oh là <rire> là. Ils sont passés par la F1. C'est vrai que lui Marcus Ericsson a gagné les 500 bas de Indianapolis, c'est c'est important de le rappeler. Non, je évidemment outre Fernando Alonso aussi parce que là lui il m'a Lui ce qui est bien c'est qu'il a bercé mon enfance, mon adolescence, euh, ma vie de jeune adulte aussi maintenant et, et c'est pas terminé euh mais je je mettrai toujours moi une une petite pièce euh, sur Nigel Mansell. Je j'ai voilà, c'est vraiment c'est c'est vraiment le pilote euh, la la quintessence de du pilote automobile de ces années-là, c'est-à-dire que gros cœur euh et et Ken Moustache Ken Moustache franchement déjà ça ça, ça fait 80 hein de de de mon attirance vers Daniel Jolmentsel euh mais voilà c'était escoté tête brûlée mais sans vraiment l'être il prenait pas non plus de risques complètement en considérés mais on ne peut pas dire que toutes les décisions qu'il prenait au volant étaient forcément les plus inspirées Et ça, j'ai toujours une petite tendresse pour ces ces gens-là qui ils font pas de manière complètement euh, folle mais qui des fois bah voilà, vont, vont pas être très malins euh, notamment quand il était reparti des stands euh à History, il s'est dit non, mais je vais faire une marche arrière, c'est bien, c'est pratique et qui voilà, enfin plein de choses comme ça. Il y a pas mal d'histoires avec Neil Young de ça. Valentin. Moi, j'ai même rajouté une petite pièce euh enfin une petite mention également pour Jensen Button. C'est vrai. Et euh, j'avoue son son titre en 2009 euh, a été pour moi un, un, un grand moment euh euh cet été. Un... un des plus grands exploits euh, ce titre du improbable sport automobile et du sport en général ce titre improbable et euh, j'ai toujours beaucoup aimé euh, son style de pilotage euh, tout en douceur euh, son côté métronome sur les pneus et ça a été euh, un honneur et un plaisir de le rencontrer cette année en championnat du monde d'endurance que vous pouvez dire dans Auto Hebdo d'ailleurs l'interview de, de Jensen Button pas d'ensuite cette semaine non, non, mais retour reto retourner quelques quelques épisodes en arrière dans le guide des 24 heures du Mans si vous le souhaitez voilà donc euh, écoutez C'est le c'est le bon plan lecture de la semaine et d'ailleurs si jamais vous avez quelques numéros Auto Hebdo que vous avez loupé parce que vous n'êtes pas abonné ce qui est quand même mieux mais bon imaginons n'hésitez pas à aller sur autohebdo.boshop.fr vous avez tous les euh, précédents numéros qui sont disponibles l'histoire à eh bien de compléter pourquoi pas votre collection et puisque là vous nous avez posé des questions moi aussi j'ai des questions à poser et je les pose au Maroc À notre ami Médi Casorran qui est au rallye du Maroc euh, cette semaine avec donc on vous le disait en début d'émission les débuts notamment euh, de Dacia euh, et le Dacia Sandero avec notamment euh, Sébastien Loeb euh, et c'est la première question dont je suis remédi que j'ai envie de te poser est-ce que Sébastien Loeb il a une chance de remporter ce rallye du Maroc 2024 Malheureusement les fans de Sébastien Loeb vont être déçus de ce que je m'apprête à leur dire. Euh, l'Alsacien ne remportera vraisemblablement pas ce rallye du Maroc 2024. Alors euh, ce n'est pas une vision de l'esprit que j'ai eu mais c'est tout simplement euh, le pilote l'UM lui-même qui nous l'a dit euh, lors des vérifications techniques qui se sont déroulées à Marrakech samedi dernier. Sébastien Loeb euh, qui dispute ici son tout premier rallye avec le Dacia Sandrider ne pense pas pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire tout simplement parce que sa voiture est beaucoup trop neuve, beaucoup trop récente euh pour pouvoir se mêler à la lutte avec les Toyota Hilux e par exemple qui eux roulent depuis Belleurette dans le dans le désert. Donc ce rallye du Maroc c'est avant tout l'occasion pour l'équipe d'Accia de tester la voiture, tester la mécanique et la fiabilité. voir s'il y a des changements à apporter sur diverses pièces et voir si le moteur V6 turbo essence fonctionne correctement voilà donc euh, n'attendez pas trop de grandes performances de la part euh, des Dacia et de Sébastien Loeb mais c'est le plan qui est lancé par euh, Dacia et par l'équipe euh, anglaise Prodrive qui s'occupe du développement du véhicule donc euh, il faut être patient pour voir les premières performances du Dacia Bon effectivement voilà ça va être un petit peu compliqué peut-être pour euh, pour Sébastien Loeb. Euh quel est finalement voilà l'intérêt de cette épreuve Pourquoi c'est important de se rendre au rallye du Maroc notamment pour Dacia pour débuter le programme Sand Rider au lieu d'attendre le début de la saison 2025 euh, notamment. Le rallye du Maroc c'est tout simplement la dernière manche du championnat du monde de rally raid le W2RC avec euh, tout ce que cela peut compter de concurrents d'ordre mondial que ce soit en moto ou en auto. le championnat du monde de rallye raid qui se conclut donc au Maroc avec 5 étapes qui vont proposer des parcours assez variés et qui sont représentatifs des terrains que les concurrents vont retrouver sur le prochain Dakar qui sera à suivre à partir du 3 janvier prochain. Donc il y aura un mix entre des spéciales rapides, des spéciales sablonneuses avec beaucoup de cordons de dune à négocier et enfin une 5e et dernière spéciale marquée par euh, un jeu de navigation très important de la part de David Castéras, le directeur de l'épreuve qui est également le directeur du Dakar. Merci Bidy, avant cette finale du euh, championnat du monde euh, de Rallye Raid, quel est un petit peu l'état du classement du du championnat Qui sont les pilotes qui ont des chances de remporter la couronne cette semaine Alors, on vient de parler de Loeb, mais il y a également deux autres pilotes qui roulent pour l'équipe d'Asia. Il s'agit de l'espagnole Cristina Gutierrez qui a gagné le Dakar 2024 en catégorie Challenger, euh, autrefois appelée SSV T3 et également le double champion du monde sortant de rally raid, j'ai nommé le qatari Nasser Al-Attiyah. Donc Nasser Al-Attiyah qui vise au Maroc une troisième couronne successive. Ce sera néanmoins pas chose facile car même s'il est en tête du championnat du monde il découvre une nouvelle voiture dont la fiabilité reste quand même un gros point d'interrogation et face à lui, il a comme adversaire principal le saoudien Yazeed Al-Rajhi qui roule sur un Toyota Hilux depuis euh 3 4 ans euh, voire même 5 avec les les différentes versions du 4x4 japonais et il y a une quinzaine de points qui séparent les deux hommes à l'avantage de Nasser Al-Attiyah avant le départ de ce rallye euh, les concurrents peuvent inscrire des points lors de chaque étape et ce sont des points qui seront enterrinés uniquement si ces pilotes-là voient l'arrivée finale prévue vendredi soir. En plus de cela, il y a également un barème de points sur le classement général du rallye, un petit peu à la manière de ce qui se fait actuellement en WRC. Donc suspense total jusqu'à l'arrivée finale vendredi soir. Eh bien merci beaucoup Eddy, vous le retrouverez sur autoedo.fr et dans le magazine évidemment toute la semaine euh pour vous faire vivre ce rallye du Maroc et oui, c'est important de le rappeler évidemment quand on est sur place bien sûr de vous faire venir et parvenir quelques petites informations de là-bas. Allez, il est temps de les mettre au défi. Nos nos chers amis euh, Jérémie et Valentin, il est temps euh, de faire eh bien ce petit jeu de fin de podcast. Nous sommes le 7 octobre messieurs et je vous propose donc de repartir dans un 7 octobre de 2012. C'était ce jour-là le Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka. Euh ils étaient 24 au départ de ce Grand Prix. La grande époque de la Formule 1 à 24. Vous allez me dire chacun à votre tour, ben qui en faisait partie tout simplement. Vous avez droit à une faute comme d'habitude. Je commence à ma gauche. Je commence avec Jérémy Satis qui me dit tout de suite de commencer vers Valentin Glö. Histoire. C'est qui... un... un petit peu question pour un champion, si vous voulez. Voilà, il passe la main. Il a bien raison. Donc Valentin, premier pilote. Lewis Hamilton. Bravo. Il, est... il a fini où Cinquième Lewis Hamilton. <rire> Jérémy. Nico Rosberg. Tout à fait. Qui euh, Nico Rosberg qui a abandonné. dès le le premier tour du grand prix. Euh Valenta. Euh Sébastien Vettel. Qui a gagné euh, Sébastien Vettel qui remporte ce ce grand prix. Romain je... Grosjean, Romain Grosjean, Romain Grosjean qui euh, a terminé 19e sur et je cite statév.com pour ne pas les nommer, retrait volontaire. Ah, <rire> ça c'est les les raisons qu'on apprécie. <rire> euh Valenta. Ne sera ne sera-ce pas le seul podium F un de Kamui Kobayashi Tout à fait à domicile, Kamui Kobayashi qui a résisté jusqu'au bout. Bravo euh, à Kamui Kobayashi et à Valentin, bien sûr. Sergio Perez devait être euh, de la partie. C'était son équipe et tout à fait Sergio Perez euh, qui a abandonné sur tête à queue. Ah, je crois que c'est l'époque où il tentait des dépassements à l'épingle et que ça s'est mal terminé cette fois-ci. Euh, Valentin. Alors on a dit Vettel Kobayashi à part Felipe Massa qui finit deuxième. Ça pour trouver un massa sur un podium en deux mille douze, c'est très fort en plus. Mm. Jérémy. Michael Schumacher. Mais oui, onzième. Oui, c'était c'était moins terrible qu'avant, c'est sûr. <rire> Valentin. Kimi Räikkönen. Sixième. Sixième, Kimi Räikkönen avec euh, avec la Lotus, on peut le dire maintenant puisqu'il était équipé de gros gens. Euh, Jérémy. Mm. Mm. Marc Weber. Marc Weber, tout à fait, neuvième. Accroché au départ par euh, Romain Grouvent, c'est ce jour-là où il l'a traité du fou du ah, premier oui. tour. C'était cet accrochage là, ah, messieurs. Oui, oui. Donc ça fait 12 ans pile pour le bon anniversaire Valentin. On s'est compliqué cette histoire. <rire> ah, c'est vrai <rire> que là on en, en a 10 faire. pour info, un sur 24. <rire> c'est peu. Euh oh attends attends tu écoutes. Charles Lepic, Charles Lepic chez Marousia, il a abordé son casse moteur. Mais vous savez quoi, je vous enlève même la faute que vous avez droit de faire. Tellement bon, vous êtes bon. Voilà, vous êtes, vous êtes trop bon Daniel genre, Ricardo. Ah on pense que là on arrive dans la partie la plus difficile. Daniel Ricardo 10e. Timo Glock. Timo Glock l'équipier de Charles Pic 16e. Nico Huckenberg. Et oui, il a fini 7e Huckenberg. Encore un bledugo. Comme quoi rien n'a changé finalement. <rire> il faisait <faut rire> tourner les mêmes places. Daniel 14, dans les 10. Oh là là, là là là là là là. Il y a du grand nom, hein. il y a du ouais, il y a du fro. Oh. Il y a de la légende de la F1. Valton, je sais, en tête mais j'ai pas la nenomna. Ça serait marrant. Jules Bianchi. Et non, il a commencé en 2013 malheureusement Jules Bianchi chez. Mais si Jérémy répond mal, je décrèterai que personne n'a gagné et finalement qui aura perdu la formule. J'ai lui satisfait. Kovalainen. Oh, alors je ne sais pas d'où il le sort, c'était pas l'Lobbius mais oui 15e. Non non, c'était pas l'Lobbius mais Kovalainen chez 14, tout à fait. Et c'était qui le le Lobbius du coup Champion du monde britannique. Ben oui, button, ah, mais non. David Johnson béton effectivement. Uh, J'y ai, ai pensé. Il y avait du béton, il, il y avait du il y avait du Pastore Maldonado, du Paul Di Resta et Jean-Ric Vern. Les oh, oh, équipiers de chez Peugeot aujourd'hui, Bruno Senna, oh, Vitaly Petrov, ah, ouais, voilà, Pedro voilà. de la Rosa oui. et le plus obvious de tous, je suis navré. Narendra Kartikeyan. Ah, j'y ai pensé, j'ai été. C'était l'Indien ça. L'Indien qui avait été surnommé le concombre par Sébastien Vettel. Je n'hésitez pas si vous avez le contact de Sébastien Vettel, lui demandez pourquoi parce que j'ai toujours pas compris pourquoi il l'a insulté de concombre. C'était au Grand Prix de Malaisie de 2012. Encore une fois, on vous rappelle quelque chose de très important à retenir. Le cerveau humain ne peut retenir qu'une quantité limitée d'informations. Pourquoi est-ce que je retiens tout ça Vous le saurez peut-être dans un prochain épisode d'Auto Hebdo puisque nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh on s'arrête sur Narine Kartikeyan. Finalement voilà, c'est peut-être une très bonne manière de terminer ce podcast. On espère que ça vous a plu. Bien sûr, merci Laurentin, merci Jérémy. Merci à vous. Plaisir euh, de m'avoir accompagné. On se retrouvera lundi prochain. N'oubliez pas bien sûr Auto Hebdo qui sort à 22h en version numérique ce soir et mercredi en kiosque. Ciao ciao.